Je croise toujours les mêmes têtes Ça parle de hi, de filles de flics de recettes Pouvoir acheter la jet 7 De shooter les chemettes et les chemises Un deck stupé, pas des terres Car ici sauvages sont toutes les bêtes Et Well ouais, 7, 8 c'est la jungle Y'a que tes barges et des dingues De la Marie jeanne et des flingues Des maréchales sur des paltraines Même de l'air y'a plus trop de seringues Dieu merci la pure suffit pour nous rendre sereins Se faire mal pour se faire du bien Fumer du shit On se dit que c'est rien Alors passe-moi un joint et un verre hein, Si ça ronge les nains je m'en pas la race C'est la guerre entre le roi et l'as Noyer dans la mer, tout s'en sortir à la brasse Là où les lois se perdent, là où presque tous sont bu à la tasse Y'a pas photo, y'a pas de moto, même des assos Car on suit ici, chacun sa chiasse Le son sonne bien pour les miens Les trapistes, les parisiens, les étrangers africains On dit raciste, les galériens, reste plus aux pieds et aux anciens Qui s'en sortent à partir de rien Le son sonne bien pour les miens Les trapistes, les parisiens, les Pas qu'à parler, nos chaparres by co Bat Yo, traîne yo, yo pas des amis, c'est cash money que nous commandons dans la vie. A pas business en yo, nous ni les c'est sensi, que nous même cassons au collège, nous ni on l'occupe pas content, zombies mal parlants, pour tout ça yo fait, yo kay paye longtemps. Menti amoun mon qui dit je n'ai pas Adam, yo pas qu'à quoi Adam, ni Adam F, c'est l'esprit en nous, bisé maintenant. Les trappistes les parisiens les étrangers africains anti-racistes les galériens les petits aux anciens qui s'en sortent à partir de rien Les trappistes les parisiens les étrangers africains anti-racistes les galériens les petits aux anciens qui s'en sortent à partir de rien Ils sont blacks juste la bande tenir pas mort divide aujourd'hui est ça propre bonhomme ta gaitte rabide le système parisou aujourd'hui me faisait nerf dilemme Africanos se canhões para, brancos com 500 anos de barra. São pensando escravos a mim que eles disparam. Eis no de tudo, eis deixando com nada. Cusa, coisa que a mim mori fazia. Niggas não tem que agir. São hardcore para tu que reagis. Queimas tudo tu sem piedade. Eis bem na nossa terra, fazendo maldade. Vive na racismo, é nossa realidade. Se tu que fala, eu te não tenho que dar. -te. Bien pour les trapus, les Parisiens, les étrangers africains, anti-racistes, les galériens, reste plus aux petits et aux anciens qui s'en sortent à partir de rien. Le seul, pour les trapus, les Parisiens, les étrangers africains, anti-racistes, les galériens, reste plus aux petits et aux anciens qui s'en sortent à partir de rien. Le feu, la sueur, l'eau, l'enfer, L'enfer du décor, photos, ces jurys à chacun son vécu. Que l'ensemble de Dieu peux-tu regarder autour de toi, peux-tu me raconter ce que tu vois, puis sans foi ni du loi, plus des mois, suis moi, sinon, oublie-moi, union fait la force, à une condition sine qua non, quand tu balances, ça ne sert à rien de mon en non.